goes down you like some sweet alcohol that I'm coming from yeah there's a darker side of me that makes you feel so numb cause I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 The darkest side of me that makes you feel so numb Cause I high like hell Super so when I'm not Then you're by yourself By the ends 17h20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Bonjour, bienvenue dans C'est que du fun. On est ensemble jusqu'à 20h. Je m'appelle David et pour m'accompagner, comme tous les jours, il y a Kaufman. Salut Kaufman, ça Bonjour. va Bonjour, bah oui, ça va bien. En pleine forme Toujours, c'est la fin de semaine. Il y a du soleil en plus. Et, et il y a filles. du soleil, donc euh, bah c'est que du fun. J'espère que ça va durer pour le week-end. On se dans quelques minutes avec Carlo. Il y a également Laurence qui est avec nous. Ça va Laurence Ça va bien et toi Ouais, impeccable. On va parler de quoi dans le Fun Beauty Alors, on va parler de la cellulite. Ah, la cellulite. Et euh, oui. Pour les femmes Pour les femmes et pour les hommes. La cellulite pour les hommes. Et oui, ça existe. Ah, on découvrira quelques <rire> minutes. Et Kaufman dans le fun game, ça sera On parlera bah, de jeux vidéo comme d'habitude et on vous en offrira sur PlayStation 4 ou Xbox One. Donc il y a des cadeaux à gagner aujourd'hui. Mmh. Parfait, il 17 est 17h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Solde en électroménager chez Kitchen Market. La vaisselle sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Fun. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. La fête nationale en France s'est muée en tragédie nationale hier soir sur le coup de 22h40, une nouvelle fois. Une nouvelle fois de trop, hein. une fois évoqué l'horreur du terrorisme aveugle, celui qui a endeuillait la ville de Nice. Lorsqu'un homme au volant d'un camion bélier a foncé à toute allure dans la foule qui se massait sur la célèbre promenade des Anglais, peu après le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, il a renversé sur une distance de 2 km les personnes qui se trouvaient sur son chemin, et ensuite descendu du camion pour tirer sur la foule. Le bilan est effroyable puisqu'on parle de 84 morts et de très nombreux blessés, dont une cinquantaine dans un état critique. Le tueur qui a finalement été abattu est un certain Mohamed Boulel. Selon des sources proches de l'enquête, il s'agirait d'un franco-tunisien de 31 ans, connu de la police, mais pas des services de renseignement. Et puis, en pleine nuit, et depuis son palais de l'Elysée, le président français François Hollande s'est adressé à la nation évoquant une attaque d'une violence absolue parlant de monstruosité et y annonçant la prolongation de trois mois de l'état d'urgence qui aurait dû se terminer le 26 juillet. Notez aussi que les réseaux sociaux avaient évoqué des prises d'otages mais cette info a été démentie par les autorités. Et à propos de réseaux sociaux, Facebook a activé son système de localisation Safety Check histoire que les personnes présentes à Nice hier soir puissent rassurer leurs proches. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. L'enquête, elle, a été confiée à la section antiterroriste du parquet de Paris. Il faut savoir que Nice est reconnue comme un des foyers du radicalisme extrémiste en France. Plusieurs dizaines de jeunes niçois sont d'ailleurs partis pour la Syrie ou l'Irak combattre dans les rangs de Daesh. L'attentat d'hier soir est le plus sanglant commis en Europe depuis ceux du 13 novembre à Paris. En Occident, c'est clairement la France qui paye le plus lourd tribut au terrorisme. La France qui a basculé dans la violence djihadiste en janvier 2015 avec les attaques contre Charlie Hebdo et le magasin Hypercacher à Paris. Les autorités musulmanes de France ont bien évidemment condamné l'attentat de ce jeudi et notamment l'union des mosquées de France qui a appelé les musulmans du pays à faire de la prière de ce vendredi un moment de recueillement à la mémoire des victimes et à se rendre dans les centres de collecte de sang pour venir au secours des blessés. Je le disais, la France est particulièrement touchée par le terrorisme. Mais la Belgique n'est évidemment pas épargnée. Hein, pas besoin de vous rappeler les horreurs du 22 mars. Alors, il se fait que notre fête nationale doit avoir lieu dans 6 jours. Même que Brice de Reuver, un expert en terrorisme de l'université de Gand, craint que les événements d'hier soir n'inspirent des extrémistes à Bruxelles. Pour lui, les activités autour du 21 juillet devraient être reconsidérées. Mais elles auront bien lieu, même si les mesures de sécurité seront renforcées.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 Avant le sarral Salov, un point sur la météo car l'eau du soleil. Ouais ça va un petit peu s'arranger. déjà aujourd'hui c'était pas si mal. Hein. Demain et dimanche, un temps sec. C'est une bonne chose avec alternance de passage nuageux et d'éclairci. Il fera nettement meilleur en principe à partir de lundi. Puis les températures seront un petit peu plus élevées aussi. Voilà, prochain rendez-vous à info dans une heure. Je vous laisse en compagnie de David et du son de David Guetta. Salut. Bonne radio. Bonne radio.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 Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio Cap des Bacs sur Fun Radio. Avant de gagner vos cadeaux dans le combien ça coûte, c'est le moment de râler de l'OV. On va commencer par le love de Kaufman. Oui, un love un peu particulier aujourd'hui. On sait tous les terribles événements qu'il y a eu hier et les 84 morts. Le but aujourd'hui, c'est pas de revenir là-dessus comme Carlo l'a fait, bien évidemment, mais c'est plutôt de souligner de vraiment souligner la cohésion et euh, l'entente qu'il peut y avoir après euh, des événements aussi tragiques, à savoir qu'à Nice, juste après les attentats, euh, un hashtag s'est créé, un hashtag portant le nom de porte ouverte Nice et qui a été utilisé par plusieurs centaines de personnes, plusieurs centaines d'internautes qui, grâce à ce hashtag, ont pu trouver un logement pour la nuit parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne savaient pas où dormir, qui étaient tout simplement euh, perdus, qui ne savaient pas où était leur famille. Et grâce à ce hashtag euh, de solidarité, eh bien, euh, les habitants de la ville ont pu Proposer un accueil ou un logement aux rescapés du drame. Évidemment, on aurait préféré ne pas en parler, ouais. mais c'est quand même un love que je voulais souligner. Très bien, et les réseaux sociaux servent hein, pour une fois. On Exactement. Va dire que là, ça a bien servi, dans le bon sens. Euh, Laurence, elle râle, pour quelle raison Ouais, moi c'est un peu plus léger, mais en fait c'est parce que Disney a fait une nouvelle princesse, ouais. une princesse Latina. Ok. Jusqu'ici c'est bien, une princesse ouais. Latina, enfin. Toutes, enfin les, toutes les couleurs de peau sont enfin représentées par Disney. Mais le problème, c'est que déjà, la princesse, elle n'a qu'une série animée. Donc, un petit truc de 20 minutes. Même pas, <rire> même pas un film même pas de c'est ça, Même ouais. pas tête d'affiche. Et en plus, c'est bourré de stéréotypes avec le cheval blanc, euh, le flamenco, les couleurs hyper. Donc voilà, moi je trouve ça un peu léger. Ils bah, ont pas mis Disney. le même budget. Ouais, mais bon, ils ont pas mis le même budget, budget que pour les autres. Et euh, voilà, je trouve ça super léger. C'est pas super bien fait. Donc voilà. Ok, ça t'a fait râler, ça. Ouais, grave râler. Pas contente là, Lolo. Dites-nous 3044 si vous êtes d'accord ou pas. Pour la suite, Chris Cab et Youssoufa. Il y aura aussi Asaf Abidane et, et des cadeaux dans le combien ça coûte. <rire> International et la connexion uh, Usufa est dans la maison Defa, bi bata ping nan Les filles fait bouger la fête, fait bouger la fête et la tête de tous les garçons uh, Je dit fait bouger la fête fait bouger la fête et la tête de tous les garçons But they night went on way too long I, just don't I woke up in a stranger's home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 Électrique et l'avenir était piqué Faut qu'on perd fort, per fort, finir fliqué Entouré de briques et l'amour est fabriqué Je plie sans blind bling Grâce au public et c'est piqué J'ai gardé la viste Ma vie est un fist Équilibre entre l'enfer et le paradis fisque J'ai pris trop de risques courir pour le Christ Pas de message codé je finis aux côtés de Christ We Bim Bonne vacances, bada Radio, Le Sundance the Stories that we could have One day, baby, we'll be old. Well, baby, we we'll be, old. be the Stories that we town when what i do I wonder why no more tears my heart cry and laugh cry i don't think town when i do I wonder why no more tears my heart cry cry i don't think of town when what i do I wonder why no more tears in my heart cry cry i don't think of town when what i do wonder why this baby will be home. Oh, baby we'll be old the ball the stories that we could have told. One day baby we'll be old. Oh baby we'll be old things by the stories that we could have told. One day baby we'll be old. Oh, baby we'll be old the ball the stories that we could have told. One day baby we'll be old. Oh baby we'll be old things by allez pouvoir gagner des cadeaux maintenant. Dans le combien ça coûte On a quoi à faire gagner Kaufman On a des Goodies Collector consacrés aux jeux vidéo Doom mais également Overwatch. Ou on a des, si vous avez de la chance, on a des jeux vidéo à vous offrir aujourd'hui. Parfait, c'est dans le combien ça coûte Le prix du jour 44 euros. À quoi ça correspond Allez-y au 30-44 si vous avez une idée à quoi ça correspond. Kaufman et Laurence vous poser des questions pour vous aider. Une question D'accord, est-ce que c'est un objet professionnel ou qu'on utilise dans son temps libre, pendant Les, son deux. Temps libre Les deux. L'aide de mon capitaine. Laurence, une question. Est-ce que c'est grand, petit euh... oh, C'est moyen. Moyen. Est-ce qu'on l'emporte avec soi On peut. Est-ce que bon. c'est destiné à une tranche d'âge particulière non, non, non, tout le monde peut l'utiliser. Est-ce que c'est un produit électronique Oui. Est-ce que ça a une couleur particulière oh, Généralement, oui. Ouais, mais après, il peut y avoir plusieurs couleurs. Mais généralement, ils sont noirs, de couleur noire. Ok. Donc c'est un produit, je récapitule, c'est un produit électronique. Ouais, qui est généralement noir Ouais. Qu'on ne peut pas emporter avec soi Ouais, on peut l'emporter, mais c'est très difficile, quoi. C'est compliqué de l'emporter avec soi. D'accord. Est-ce euh, qu'on en a euh, au bureau Oui, on en a plein au bureau. D'accord. On les trouve surtout au bureau. Hein. Ça dépend ce que vous faites dans, comme métier, mais c'est si vraiment dans un bureau d'aller en trouver un. Est-ce que ça a une fonction euh, particulière Oui. Est-ce que ça a un rapport, vu que tu parles de bureau, avec les ordinateurs Oui, ça a un gros rapport avec les ordinateurs. Allez-y au 3044, si vous avez une idée, on me dit un écran. Non, ce n'est pas un écran. Une autre question autour de la table Est-ce que ça s'utilise en complément de l'écran Ça s'utilise en complément, oui. On en a <rire> besoin parce que sinon ça va être compliqué. Est-ce que ça a des touches Ça a des touches, oui. On se rapproche, là, Kaufmann Je crois que justement, on vient d'en faire une. une <rire> ok, 3044, on me dit une souris. Non, ce n'est pas une souris. Ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y. Encore des questions autour de la table Je crois qu'on a trouvé. Vous avez trouvé tous. Ouais. Ouais. <rire> un, un dernier indice pour voir si on a bon est-ce qu'il peut être Azerty ou QWERTY, peut-être ah, Voilà, effectivement, c'est les deux. Azerty ou QWERTY, pour nous, c'est un peu Azerty, c'est ça Exactement. QWERTY, c'est quoi C'est américain C'est anglais. Anglais, très bien. Voilà. Donc, si vous une idée pour emporter des jeux vidéo, allez-y, 3044, pour me donner la réponse. Je prends un gagnant juste après sur fun Radio. All all fun. Cet été, tous les, DJs tous les DJs sont sur Radio. Que c'est un objet euh, professionnel ou qu'on utilise dans son, temps libre, pendant les son deux. temps libre. Les deux. Les deux. Les deux mon capitaine. Laurence une question. Euh, Est-ce que c'est grand, petit? Euh... Oh, c'est moyen. Moyen. Est-ce qu'on l'emporte avec soi? On peut. Est-ce que bon. c'est destiné à une tranche d'âge particulière?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 C'est anglais. Anglais, très bien. Voilà, donc ça vous avez une idée pour emporter des jeux vidéo. Allez-y, 30-44 pour me donner la réponse. Je prends un gagnant juste après Boosty sur Fun Radio. Party. All night, all Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Mikosé et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Non Welcome in the biggest club. Partie Fun. partie son. Parti L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Fun Radio. Fon Radio. Par Toutatix. Participe à l'action collector Astérix aux Jeux Olympiques. Reçois les pochettes avec les cartes des personnages de la BD par tranche d'achat de 20 euros ou à l'achat de produits participants dans les supermarchés Matches Match et Smatch, Louis Deleuze et dans les hypermarchés Cora. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun radio. Fun radio. Radio. Radio. Radio. Radio. You feed us another star you fade away afraid our aim is out of sight 17h20h sur Fun Radio. Je ne sera plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul, on sera jamais seul. ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant.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 We've all look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone on and on and on. and on and on like... on. never be alone, on and on and and on and on and on. I'm on and on and on and on.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 Nouveauté, new music, découverte fun radio. C'est nouveauté Fun Radio, le DJ, producteur néerlandais Tiësto, Summer Night sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est que du fun. history the sun's about to go down baby C'est Rochelle sur Fun Radio. Avant le Fun Beauty de Laurence et le Fun Game de Kaufman, on était dans le combien ça coûte avec le prix du jour 44 euros. Mais à quoi correspond ce prix J'accueille Dorian pour nous le dire. Salut Dorian. Salut. Ça va bien Dorian Ça va bien. Vous allez bien quoi Ça va bien. Bien. Merci. On est impeccable vendredi. C'est bientôt le week-end. T'es un week-end ou pas déjà Dorian Non, pour bon, le moment, je suis en train de travailler encore, mais... Okay. Oui. Ça se voit fort, que tu voilà. travailles, <rire> t'as le temps de jouer à la radio, surtout <rire> Tu travailles où <bien. rire> euh, En fait, euh, je travaille dans un nettoyage à sec avec ma mère. Ok, très bien. Dans, dans de un petit peu, quoi. D'hôtel, c'est ça Dans un nettoyage à sec. Ah oui. Vous ah oui, les trucs de repassage Ouais, ouais, ouais ah, non, on, on connaît okay, aussi. Euh... Parce que repassage, ouais, on connaît ouais. bien, t'inquiète pas. Et tu me <rire> conseillerais quel lessif, tiens, toi qui es un <rire> grand spécialiste Non, je rigole, je rigole. Alors, Dorian 44 euros, ça correspond à quoi Un clavier, non Attention, on vérifie. Bonne réponse. Bonne bravo. Ouais ouais ouais. <rire> tu repars avec Kaufman. On va t'offrir des goodies jeux vidéo collector. T'aimes bien les jeux vidéo Ouais ouais j'adore. Eh ben ça tombe bien, c'est cadeaux, c'est que du fun. Bonne soirée Lorient Bisous, bisous, bisous, ne bouge pas, on prend tes coordonnées Dans quelques secondes c'est le fun beauty de Laurence On va parler de quoi de Laurence De celui vite. De celui pour garçon et pour fille Et oui Et t'as des méthodes pour l'enlever ou pas Exactement Elle, Ça arrive dans <rire> quelques secondes avec aussi le fun game de Kaufman Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Mayva Carter, Miko C et Adrien Thomas mix tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non stop. Welcome in the biggest loving party 1. 16. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio, Fun Radio.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 L'émission qui fait d'Abbé entre 17h et 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. À la suite du son de Floor Mais maintenant Place au fun beauty de Laurence Toutes les nouveautés beauté Dans le fun beauty avec Laurence Et on parle de cellulite Exactement Donc c'est la anti numéro 1 des filles Mais pas que Parce que les garçons aussi Peuvent en avoir Ah c'est ça Non je savais pas du tout J'en ai pas je Ils peuvent en avoir euh, Donc sur les hanches Dans le cou sur l'abdomen Ou les bras Mais comment on remarque De la cellulite sur notre corps C'est quoi déjà C'est un peu euh, Cet effet euh, peau d'orange euh, Un peu, peu capital Capitonné un peu comme ouais, ça tu okay, vois ouais. un peu ça et donc voilà il y a plusieurs cellulites on a d'abord la cellulite aqueuse donc c'est celle en fait où les capitons sont remplis d'eau ouais. en fait, donc c'est sous la peau et donc c'est justement ça qui donne l'effet euh, peau d'orange ensuite on a la cellulite graisseuse donc là c'est rempli, rempli de graisse ouais. en fait hein, quand on mange un peu trop euh, gras un peu trop <rire> euh, que je fais tout le temps quoi et euh, là en fait ça se place plus au niveau du ventre des fesses ou des cuisses et ensuite on a la cellulite incrustée donc ça c'est un peu une vieille cellulite qu'on traîne depuis euh, quelques années et qui fait même mal en fait quand on la quand on la tâte un peu trop ça fait même mal. Mal, ok très, très bien, est-ce qu'on a des remèdes pour ça ben, On a des remèdes oui mais pas miracle Donc il y a des crèmes et des massages qui permettent vraiment d'atténuer cet effet de cellulite Mais il ne faut pas oublier aussi le sport parce que c'est aussi super important pour raffermir la peau Mais j'ai quelques euh, crèmes à, à, à, voilà, à donner ouais, -nous. Pour la cellulite accuse notamment Donc pour éliminer cet effet peau d'orange, la crème 55 de Yonka Yonka, ouais. ok Et donc, c'est une crème minceur anti-eau, donc ouais. vraiment euh, pour euh, cette cellulite aqueuse. Ensuite, pour la cellulite graisseuse, ça sera plus euh, une huile sérum anti-cellulite euh, de Somatoline Cosmétique. Ouais, Eux, ils sont bien. vraiment pros euh, dans tout ce qui est euh, cellulite. Elle coûte 38 euros et ça va mettre après la douche. Et ensuite, pour la cellulite incrustée, c'est euh, la marque... Enfin, une fois de plus, c'est Somatoline Cosmétique qui la propose et c'est le Using Go. Donc, c'est un spray, en fait, que tu mets après la douche... Il sèche super rapidement et voilà, c'est vraiment le bon geste à adopter le matin. Ok, parfait. Mais voilà, donc là, je donnais vais donner que des produits, mais là, je vais donner plus un conseil perso que j'ai. Et c'est plus un état d'esprit en fait à, à adopter dans la vie de tous les jours, c'est que voilà, la cellulite tout le monde en a, faut le savoir. Le roi, la reine, Beyoncé, <rire> tout le monde en a, vraiment vraiment. Non pas la reine, non. Mais si si, elle en a aussi, même Bienséran. Ah voilà et euh, je pense qu'à un moment il faut arrêter aussi euh, d'avoir cette antise, d'avoir la cellulite, tout le monde critique si ça. Mais à un moment voilà, soit on vit avec et euh, on se fait à l'idée tout simplement et on l'accepte comme on est, soit effectivement on va prendre des produits pour essayer d'atténuer l'effet. Mais voilà, en tout cas il faut vraiment le faire pour nous et pas pour les autres. Très bien, dites-nous au 30 ce que vous faites contre la cellulite. Merci Laurence pour tous ces Conseil. Et pour la suite, Kaufman, on va parler de quoi dans le fun game Alors On va pas parler de la cellulite dans les jeux vidéo parce que nous, on mange que des pizzas et des burgers. <rire> Ça euh, fait grossir par contre. On parlera de réalité virtuelle <rire> ouais. et on vous parlera de la décision de Sony. Ok, parfait, on en parle juste après. Yannick sur Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h. Every time I hear you say my name When the air is filled with summer rain I can feel the love I can feel the love I can feel the love I can feel the love Déo arrive sur Fun Radio. Et il y aura aussi le fun game de Kaufman, mais gros cadeau à maintenant Kaufman, la Samsung Galaxy View, c'est la dernière chance pour la gagner. Ah oui, c'est aujourd'hui que tout va se passer, hein. si vous avez déjà envoyé votre SMS, c'est peut-être bon de recommencer, parce ouais. qu'aujourd'hui, elle va tomber dans les mains de quelqu'un, je vous rappelle qu'elle est à gagner uniquement, et en exclusivité sur Fun Radio, non, c'est que du fun, il s'agit de la Galaxy View, la Samsung Galaxy View de plus de 18 pouces, c'est une tablette comportant un écran 16 neuvième, Full HD, 18,4 pouces, Oh la, la gagner Oui, comment C'est votre dernière chance aujourd'hui. Vous envoyez Galaxy G GALAXY. Faites attention à l'orthographe pour que votre participation soit bien prise en compte. Et le numéro est important aussi. Pas 3044 mais 6322, c'est ça Exactement, c'est un euro par message envoyé. Vous envoyez donc Galaxy G GALAXY par SMS au 6322. Un euro par message envoyé. Et aujourd'hui, eh bien... On saura si, oui ou non, vous allez passer un week-end très technologique grâce à cette tablette qui est probablement la plus belle, la plus performante du marché. Ouais. Elle a une taille d'écran de télévision. N'ayons pas peur de le dire, vous pourrez y streamer votre série préférée. Vous pourrez jouer à n'importe quelle application hein, si vous avez envie de jouer à Pokémon Go avec votre tablette. Ah, c'est possible ah Bah ah Oui, bien sûr, c'est possible. Ah, ok Allez, je le répète une dernière fois, ouais. vous envoyez Galaxy G A L -A X Y par SMS au 6322, c'est 1€ par message, bonne chance à tous On prend un gagnant d'ici 20h, c'est sûr, on prend un gagnant, donc allez-y, Galaxy au 6322, dans le fun game on parlera de quoi Kaufman On va commencer par parler de réalité virtuelle et de Playstation VR et rassurer tous ceux qui ne supportent pas la réalité virtuelle. Ah très bien, ça se passe juste après, des euros avec Baylard. Et vous, vous faites quoi ce week-end Nous on est en vacances alors on fait la fête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 C'est la frequencies. Avant les meilleurs moments de la Power, c'est l'heure du fun game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games, avec Kaufman de Smart Toys. Et on évoque la PlayStation VR, si je ne me trompe pas. Oui, la réalité virtuelle est sur toutes les lèvres, ça fait maintenant un an que je le dis sur cette antenne, et PlayStation l'a bien compris puisqu'ils sortent au mois d'octobre leur casque de PlayStation, ah, le PlayStation VR, qui est le casque de réalité augmentée. Ouais. Ça consiste en quoi bah, Vous mettez un casque, et puis vous êtes comme immergé dans votre jeu vidéo, vous déplacez forcément dedans et vous avez l'impression de bouger. Et casque plus console Qu'est-ce que plus console okay. Qu'est-ce que vous connectez à votre PlayStation 4 Il y a une distance Et il y a une distance Ouais, mais vous vous aidez aussi de PlayStation Move euh, s'il y a des actions ah, à faire, si vous devez okay. combattre. Alors forcément, c'est une nouvelle technologie et qui dit nouvelle technologie dit aussi personne qui ne supporte pas la euh, réalité Ça virtuelle la tête, ou la hein. réalité ouais. augmentée. Pourquoi D'abord parce qu'on peut pas y jouer des heures durant parce que ton cerveau il va vraiment euh, chauffer chauffer à ouais. un point tel, mais aussi parce qu'il y a des gens qui ne le supportent pas du tout, qui ont euh, des nausées, qui euh, ne se sentent pas bien, c'est un peu mon cas d'ailleurs quand... Oui, ouais, quand j'enfile un casque de réalité virtuelle, quel que soit le casque d'ailleurs, eh bien, je me sens pas euh, super bien. Pourquoi Parce que ton cerveau n'a pas l'habitude, eh bien, d'interagir avec euh, ce genre euh, d'application, et donc ça fatigue ton cerveau aussi très vite. Est-ce que c'est dangereux de jouer debout, par exemple Parce qu'on voit rien au final. Non, tu dois jouer debout, mais forcément, c'est fait en sorte euh, pour euh, ne, ne, ne pas t'envoyer par la fenêtre. D'accord, voilà, c'est ça, je veux dire. Ouais, ouais. Le mec qui saute, hop là. Et, et, et donc, on pouvait se poser la question de savoir que si c'est la nouvelle tendance, que pas t'envoyer par la fenêtre. D'accord, voilà, ça, je veux dire. <rire> Le mec qui saute hop là et, ben, et, et donc on pouvait se poser la question de savoir que si c'est la nouvelle tendance que feront les gens qui ne savent pas ouais. jouer avec un caisse de réalité virtuelle et bien Sony a répondu euh, très de manière très pointue bah, ceux qui ne supportent pas la réalité virtuelle pourront jouer Avec leur manette, tout simplement. Ça un jeu normal. Exactement. Et ça, c'est très malin parce que comme ça, ils ne se coupent pas une partie de leur public, une partie des joueurs et ils continuent à, à, à favoriser une nouvelle technologie tout en ne se coupant donc pas de ces aficionados du joystick. Ouais, Alors, bravo Sony quand même parce que c'est bien de faire sortir les jeux sur la VR et aussi sur la PS4 normale pour ceux qui veulent jouer. Dans une heure, on évoquera quoi, Kaufman eh On évoquera World of Warcraft dont on parlait il y a quelques jours et qui sort sa nouvelle extension et on vous prouvera qu'être bavard dans ce jeu là, bah, ça peut vous coûter très cher. Et dans moins de minutes, C'est la pi avec les meilleurs moments, et là, Los Frequencies sur Fun Radio. Some beautiful, beautiful love. Face et Afrojack maintenant place au meilleur moment de l'API Hour avec Audrey, Audrey recevait Ritza écoutez ça s'est passé dans l'API Hour avec Audrey sur Phone Radio Rizza est avec nous les gars Comment ça va Ça va et vous Eh ben Nickel, ça nous fait plaisir que tu sois venu euh, ici sur Fun Radio Parce qu'il faut savoir que Ritsa, il sera ce soir du côté du set à Bruxelles, c'est une discothèque hein, pour ceux qui ne connaissent pas Et du coup, il s'est dit ok, moi j'appelle mes potes de Fun Radio Je passe, je fais un coucou, je viens de dire bonjour Bien sûr, eh c'est un plaisir d'être là Et pour ceux qui voient pas ce que c'est, Ritsa par exemple, c'est ça C'est ça aussi à 20h tellement il fait des tubes le gars tu vois parce que euh, on vous a aussi passé le tout nouveau là, avant tout le monde, celui-là je ça c'est bien pour la fin de la semaine tu vois, qu'est-ce que tu nous mets la patatrice ça franchement, on ah, kiffe tes sons sérieux, vraiment, j'essaye de, de faire de, c est, c est les, comment dire c'est ce que je veux donner en fait je donné, donné le sourire. Exactement. Et bah, je peux te dire que y arrive très bien. Mais surtout, c'est un peu des sons l'été non C'est. Je m'en fous. Ouais. C'est vraiment pour l'été parce qu'on voit qu'il n'y a pas énormément de paroles. On va dire que je me suis pas foulé, mais bon. Je voulais... <rire> Il l'assume voulais... Non, mais je l'assume. Il y a pas de. Tu vois, je vais pas te mentir. C'est vrai, même là, c'est C'était pas une chanson à texte. Non ouais, mais en même temps quand la, plus, quand mais la mais musique bon. après ça compense tu vois c'est ça aussi ça dépend tu peux pas tout mettre partout hein, ouais, tu peux pas être partout et puis pour les filles c'est facile à retenir quand c'est pas trop compliqué mmh. <rire> un il fait le malin celui-là il va bien se calmer euh, non mais oh. eh, Rita j'ai vu par contre parce que là ok on te connaît ici sur Fun Radio il n'y a plus de secrets mais il paraît qu'avant d'être chanteur tu voulais faire footballeur rien à voir ouais voilà c'est un petit peu ma, ma vraie passion de base et euh, t'en fais encore aujourd'hui ou alors avec la musique t'as plus le temps et là j'ai plus du tout le temps mais j'essaie de temps en temps quand même et alors à, à quel moment tu t'es dit ok quand quand t'avais cette De passion à la fois le football et puis la musique, qu'est-ce qui t'a fait choisir la musique plutôt que le sport? Bah, c'est que ça a pris tout simplement, ouais. En non, fait. mais ouais, c'est ça, c'est le foot. Alors, t'étais pas bon, le foot, <rire> le foot, ça allait quoi. Je commençais à être pas mal, mais j'en ai eu moment... marre de courir. Et au moment où j'ai fait des essais pour des, des, des clubs un peu plus haut, bah. C'est là que la musique a commencé vraiment à prendre. Et, et si la chanson, ça marchait pas, et euh, la, le foot aussi, t'aurais voulu faire quoi Alors là, c'est pas du tout. Boulanger-pâtissier, pardon <rire> oh <rire> J'aurais anticipé. Enfin, je sais pas, j'aurais. Il s'en fout, ça a marché, de toute façon, donc quoi. voilà, voilà, voilà, oui, voilà. Au feeling. Au feeling, ben ouais, voilà. et puis euh, si c'était un boulanger-pâtissier, moi, j'aurais été chercher souvent des pâtisseries, hein, parce que, hey, les filles, vous voyez pas, vous, hein, <rire> si vous êtes non, de l'autre côté quoi. de la radio, ben ça va, fais pas genre Un éclair à la crème Ah, C'est un... Ah. un bon petit chou à la crème, comme on dit, Mais <rire> justement C'est célibataire ou pas ah oh, ça y est C'est compliqué ah ouais, tu sais, C'est négociable Ça, ça c'est compliqué pour tout le monde oh, tu tu sais. tout Non mais les compliqué. filles c'est chiant Je comprends tout Ça dépend qui pose la question tu vois. <rire> demande Il est célibataire Ah bah une petite bombe Peut-être que un peu euh, moyenner euh. Par contre et ça J'ai vu que t'étais à la base Quelqu'un de super euh, Super pas timide peut-être Mais tu vois un peu Réservé, en fait, ouais, ouais, ouais. réservé. Euh, Est-ce que la musique Ça a été le moyen justement De t'exprimer De dire des choses Que tu dis pas forcément En face à face quoi Ouais c'est un peu ça Ouais. Vu que je suis quelqu'un Qui parle pas beaucoup Bah je parlais vraiment Dans les, dans les musiques Et tu t'inspires de quoi C'est des trucs qui se passent Dans ta live vraiment ou pas Genre quand tu fais euh, La Sedaï Je m'en fous tout ça Toutes ces musiques Sont en rapport avec, euh, avec ta vie La Sedaï Elle avait un rapport avec rien du tout Parce que c'est n'importe quoi <rire> sur, sur les paroles C'est n'importe quoi Mais euh, je m'en fous ouais, C'est une chanson vraiment J'ai visé quelqu'un Donc euh, des, des gens qui ont, qui ont essayé de jouer un petit peu Mais euh... ouais Pardon aussi, c'était un petit peu, mais après les chansons d'amour, vu que j'avais pas vécu grand chose en amour, c'était vraiment ouais, le, de le, le vécu de, de mon entourage. Tu fait un petit plaisir. Non, voilà. et pour revenir sur pardon, je sais pas si vous avez vu tous le clip. C'est un clip juste perso magnifique. Ah Question, vous, tu l'as tourné où En Corse. En Corse. Ah, il ouais. se fait plaisir. Ah, C'est vraiment des <rire> belles <rire> images et je me demandais si c'était. Là, le clip de Je m'en fous, il vient de sortir. À, il, y a, bah, il y a 30 à 6 heures. Et cool. on l'a pas encore vu, comment ah, ça se fait? Oui, oui, oui. Mais, euh, je veux le voir, on va Regarde chercher ça. C'était à Miami, là tu vas voir vraiment Ah des oui, okay. Excuse-moi, mais quand tu feras encore un autre clip, tu iras où prochaine destination destinations? À chaque fois, c'est crêcher dos, tu vois. J'aimerais bien aller dans tout ce que safari, tout ça. Tu, tu vois. veux pas aller à Ostende? C'est cool, hein? Je, a vais essayer, un... le... je vais voir ce qu'il y a par là. Ouais. Ah ouais on te, fera, on te fera visiter, t'inquiète pas, tu vas voir la mer du Nord, c'est nickel. C'est Le sable est noir et alors la mer est verte. Ah hey, est... De toute beauté. Ritza, tu restes avec nous, on va écouter le son maintenant de Mathieu Canabi, et puis on va continuer à parler avec toi. Et puis, Fab, qui est à côté de toi, t'as préparé une petite surprise tu vas ouais, voir tu vas grave, un euh... tout petit peu souffrir j'attends ça à ah, souffrir merde. <rire> à tout petit peu, tout petit peu. Yeah. Hour avec Audrey du lundi au vendredi 17h20h sur Fun Radio la Hour sera de retour juste après les vacances dans quelques minutes tu y auras le sarral salove avec le love de Laurence et oui c'est quoi Bah tu verras <rire> non, quoi non mais en fait c'est des passants qui ont été solidaires avec un musicien de rue Ok très bien, l'oral de Kaufman Et eh oui c'est euh, devenu quasi quotidien Et eh bien c'est euh, une candidate de télé-réalité qui se donne en spectacle Ah oui ça, ça on a l'habitude de ça, une sorte de Nabila quoi Ouais mais sauf que cette fois-ci c'est le gros fil du jour On en parle dans quelques secondes juste après les infos Fun Radio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 Il est 18h, les infos c'est avec Carlo, salut Carlo Salut David, salut à tous L'info du jour, ben, elle est évidemment allée chercher du côté de Nice Et d'une soirée qui aurait dû être festive Et qui avait été hein, ce jour de fête nationale Jusqu'au moment où un allumé prétendant agir au nom de la religion A décidé de transformer la promenade des anglais en enfer Pensant que ça lui ouvrirait les portes du paradis Le borrage de crâne ou le lavage du cerveau Sont capables de faire d'énormes dégâts dans l'esprit des gens et surtout les plus déboussolés d'entre eux Bref, le bilan de cet énième attentat terroriste est effroyable. 84 morts et des dizaines de blessés dont beaucoup dans un état désespéré. Je vous rappelle qu'un homme au volant d'un camion a foncé dans la foule sur une distance de 2 km avant de sortir du véhicule et de tirer sur les gens qui l'entouraient avant d'être lui-même abattu. L'auteur de cette attaque, un certain Mohamed Bouliel, est un franc-tunisien de 31 ans, connu pour des affaires de droit commun mais pas par les services de renseignement. On apprend qu'il avait été condamné notamment dans une affaire de violence en mars dernier. Ah oui, avant de jouer les martyrs de la foi, la plupart des terroristes commencent leur carrière de crapule par des actes de petite délinquance. On a déjà pu le constater avec les Abaoud, Abdeslam et toute cette clique de paumée. C'était jour de fête nationale donc hier chez nos amis et voisins français qui seront suivis par trois jours de deuil national demain dimanche et lundi. C'est ce qu'annonçait le Premier ministre Manuel Valls. Et puis vous le savez, chez nous, en Belgique, c'est jeudi prochain qu'on commémore cette fête nationale. La grande question étant de savoir si les tragiques événements d'hier ne vont pas donner d'idées aux fous de Dieu qui vivent dans notre pays. Certains estiment qu'il faut sérieusement reconsidérer les événements liés aux festivités du 21 juillet. Un sujet évoqué aujourd'hui lors du Conseil national de sécurité réuni ce matin par le Premier ministre Charles Michel. Mais finalement... Ces festivités auront bien lieu avec des mesures de sécurité renforcées. Pour en revenir aux événements d'hier, la direction de France Télévisions a présenté ses excuses ce matin pour son édition spéciale de la nuit. Sur Twitter, de nombreux internautes ont reproché à la chaîne publique son traitement des infos dans les heures qui ont suivi le drame. Avec notamment une séquence dans laquelle on voit un homme assis à côté de la dépouille d'une proche. Dans leur quête de sensationnalisme. de trop nombreux médias n'hésitent jamais longtemps avant de se transformer en vautour ou en hyènes. Mais ça vaut aussi pour certains particuliers. Il paraît que des gens qui ont filmé les événements de Nice ont ensuite cherché à vendre très cher leurs images. Mais à côté de ça, nombreux sont ceux qui ont donné ou qui vont donner leur sang pour voler au secours des blessés. Et sur les réseaux sociaux, l'entraide s'est très vite organisée pour accueillir les survivants via le hashtag Portes Ouvertes. Enfin, Facebook a activé son outil Safety Check pour les personnes se trouvant dans la région et voulant rassurer leurs proches. Je reviendrai sur ces tristes événements à 19h. radio Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be Concernant la météo Carlo pour ce week-end, ça va être le short, le barbecue, c'est bon Peut-être pas le barbecue, non, mais euh, pour peu qu'on ne soit pas trop frileux, un short, pourquoi pas, hein, avec des températures qui devraient euh, grimper de 1 ou 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Un temps sec, alternance de passage nuageux et d'éclaircies. Euh, on devrait quand même avoir la possibilité de voir le soleil assez régulièrement, aussi bien demain que dimanche. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie de David et du son de feu, c'est Jack Salut Fun. fun Radio Creyfell. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia Profitez-en aussi sur creffel Les meilleurs prix Service comme prix ah, oh, fun, oh. Radio. fun Radio Fun Radio Restez connectés avec Fun Radio toute la journée Fun Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram Fun Radio Radio. Suivez Fun Radio Le son Floor. Tout l'été, 17h-20h On prend la route des vacances C'est que du fun sur Fun Radio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 Come with me, I say hey Que du fun jusqu'à 20h place maintenant Sarah le Salove des chroniqueurs et on va commencer avec Laurence qui love. Alors aujourd'hui, ce qui m'a fait grave lever, c'est le soutien qu'ont apporté des passants à un musicien de rue. Ouais. Donc, ça se passe à Liverpool en Angleterre. Et ils ont fait quoi Et alors, ils ont fait quoi Bah, attends, euh, le musicien de rue, d'abord, il voulait reprendre en fait euh, no, no Woman, No Cry de euh, Bob Marley. Ouais. Et donc, il y a une femme de 50 ans à peu près qui, a, qui surgit et qui commence un peu à lui créer dessus en disant qu'il agace tout le monde, et, <rire> et tout. Donc, elle pète vraiment un, un câble. Et lui, bah, il décide de continuer et il dit, bah non, il n'y a, y a pas de raison et tout. Et là, en fait, les passants commencent à, à faire entendre leur voix et ils disent euh, qu'il n'a il a rien fait et que lui, il cherche juste à gagner euh, son argent. Mais bien sûr, faut respecter. Euh, voilà, un peu. avec son art et tout. Et donc, voilà, c'était une très belle solidarité euh, qu'ils ont fait euh, les passants et voilà C'est bien ce jour-ci d'être <rire> solidaire voilà. Kaufman, tu râles sur quoi Bah oui, j'en ai marre moi je me, je me lève, je te bouscule pas Mais je, <rire> Comme je râle <rire> Bah oui, je, je râle, pourquoi Parce que les candidats de télé-réalité, il y en a de plus en plus ouais, vrai. Et donc ils sont de plus en plus à se donner en spectacle Et ça devient infernal C'est pour ouais, le buzz C'est pour le buzz, mais là on en vient à un point où ça, en, ça en devient ridicule Je vais vous parler de Laetitia, Laetitia Gré C'est une candidate de Big Brother de 2016 Qui en Angleterre s'est retrouvée en string sur le plateau d'une émission télé Ah oui. Jusque là c'est pas trop fait pour me déranger <rire> Mais à la base elle était venue pour twerker sur le plateau ouais. Mais euh, comme par hasard Je dis bien comme par hasard Elle s'est retrouvée les fesses en l'air Et elle était en plein direct télé <rire> Tu penses qu'elle l'a fait exprès Moi je pense qu'elle a un peu euh, cherché tu vois. Alors bon c'est pas que ça me dérange de voir une fille à la télé hein, Mais c'est plus la mise en scène Qui a le côté un petit peu euh, malsain Et comme il y en a de plus en plus bah Forcément euh, tous les jours on pourrait vous dire qu'on râle sur les candidats de télé-réalité Mais heureusement c'est que du fun ah oui, oui Laurence Bah, moi j'ai vu la vidéo et à part le string La, la robe était aussi hyper provoque Donc euh, elle venait déjà pour provoquer je pense beaucoup donc. ouais là, on faisait exprès. Ben, Elle a fait Un le buzz, elle a réussi son coup là ouais, bon, Est-ce bon. est qu'on va la retrouver dans 2-3 ans Je suis pas sûr, je pense qu'elle va disparaître comme tout le monde hein. Par contre elle est lundi hein, je te le dis, ouais. ah, merde. Pour la suite on a toujours la Samsung Galaxy View à vous faire gagner On vous explique tout ça juste après Benny Benassi et Break and Lace Sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 20h Oh C'est Kungs qui débarque sur Fun Radio. et gros cadeau aujourd'hui à vous offrir la Samsung Galaxy View Kaufman elle est magnifique cette Samsung bah oui c'est probablement la plus performante des tablettes du marché c'est Mediamarkt Runeuf qui nous offre aujourd'hui cette dernière tablette c'est votre dernière chance pour la remporter alors au niveau de ses spécificités sachez qu'elle est équipée d'un écran 16 e Full HD là où c'est important c'est si vous aimez bien regarder ouais. le cinéma des films des séries sur votre tablette et eh bien sachez que vous aurez une résolution totalement dingue sur cette Samsung Galaxy View okay. en plus Ça ne gâche rien à l'affaire, elle fait 18,4 pouces, croyez-moi. Ah on l'a vu, ah ouais, c'est très très très grand. Et pour la remporter, une seule solution, il vous reste une seule solution. Il reste très peu de temps en plus, hein. il reste 1h30 pour jouer. 1h30 donc pour jouer, vous envoyez Galaxy, G-A-L-A-X-Y, attention à l'orthographe, je répète, G-A-L-A-X-Y, vous envoyez le tout par SMS au 6322, c'est un euro par message envoyé. Et. Elle est peut-être à vous, cette tablette. Ouais, on l'offre d'ici 20 h Il y a Seb et Tal qui m'a envoyé « Galaxy euh, ». Au 6322, bah non, ça ne fonctionne pas. Il faut envoyer « Galaxy ». Oui, pour que la participation soit prise ouais. en compte, il faut non seulement bien écrire « Galaxy », je le répète, mais alors vraiment une dernière fois. « G-A-L-A-X-Y », vous envoyez le tout au 6322. 632 Ouais, 63 c'est ça. 1€ par message. Voilà, on prend un gagnant d'ici 20h. Allez-y, jouez, jouez. On attend vos SMS. Dans quelques secondes, ça sera le topito du jour avec le top 5 des messages laissés à des voisins. Allez-y au 3044 si vous êtes déjà arrivé d'avoir un message de vos voisins. Kaufman a une très belle anecdote à ce sujet. Ça vient juste après Kung sur Fun Radio. Ah. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son Dance Floor sans arrêt sur Fun Radio. Fun Radio.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 Tes mots que j'aime, ce que je déteste Certes que tu glisses rien que pour me tester Tes mots du début et ceux de la fin Les plus vicieux et les plus malins Il court, il court, le bruit de ces mots Il court, il court Ambigu sans ses échos Il court, il court, ravage tout sur son passage Bon, 17h20h sur Phone Radio. C'est une nouveauté Fun Radio, ça sent bon le week-end, Madcon fit Willy William, keep my cool sur Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h La suite du Sundance Floor, avec Maten. Et avant le fun game, place au topito du jour le top 5 des messages laissés à des voisins. Déjà, Kaufman ou euh, Laurence, que vous avez laissé des messages à des voisins. Ça m'arrive. Ça t'arrive, Kaufman Pourquoi tu rigoles comme ça, Kaufman ah, Comme ça, ça m'arrive. Ah, ok, très bien. Et laurent ça t'est déjà arrivé euh, Oui, parce que souvent, ils réceptionnent mes colis. Ouais. Donc, du coup, je leur laisse des petits mots pour dire qu'ils vont sûrement recevoir mon colis. <rire> très donc, bien. Donc, ça va, c'est encore gentil, Kaufman. Toi, t'en as un Moi, c'est un peu plus... Ah, euh, ouais, non, c'est quand les voisins se garent mal. Bah, je leur laisse des petits mots, des petites, euh, petites gentillesses, en fait. Ah, t'es un peu méchant, les donc, comme ça Non, mais c'est vrai que quand tu rentres tard, parfois c'est difficile, tu vois. Ouais, je comprends très bien. Ouais. Allez, là, en cinquième position des messages, il y a un monsieur qui dit Cher monsieur à la perceuse, j'ai du respect pour toutes les pathologies, mais toutes les 20 minutes entre 6h et 9h du matin, c'est tout simplement trop. Peut-être l'intervention d'un professionnel ou psychologue serait-elle salutaire, cordialement. En bref, vous nous emmerdez. Voilà, ouais, c'est le cinquième <rire> message. En quatrième position, il y a marqué sur un ascenseur Faites vomir vos invités dans les WC et pas dans l'ascenseur. Oh, Merci. Ça, c'est crado. Ouais, sortie de soirée, ça vous est déjà arrivé ou pas, sortie de soirée, d'avoir ça De vomir dans un ascenseur. Non, de t'avoir quelqu'un qui vous mis à votre porte ah non, non, non. non jamais <rire> non, crado. non, non je, je sais pas dans quel, dans quel <rire> uh, immeuble <rire> appartement tu vis j'ai pas très envie de savoir <rire> maintenant on ne peut pas savoir troisième position petit connard qui a pris l'habitude de fouiller cette voiture ne retrouve jamais mon chemin sinon ça va mal finir pour toi effectivement ah, menace ouais, un petit peu sans celui-ci deuxième position plutôt que de jeter des œufs quand les voisins font trop de bruit venez sonner c'est quand même plus sympa il y a des mecs qui ont balancé ouf, directement ça, des œufs y de personne bah il voulait faire une omelette en même temps euh. <rire> qu'est-ce que vous faites quand il y a trop de bruit chez vos voisins vous allez les voir directement non Moi, je stocke avec un balai d'abord sur le oh, mur C'est ouais, chiant, chiant ça <rire> Coffman, tu non, quoi moi, moi ils ont pris l'habitude de venir me prévenir Parce qu'ils savent que je suis sensible au gros <rire> Il est relou celui-là ah, En première position Chers voisins d'en face, j'ai bien vu que vous aviez des jolies fesses Vous pouvez maintenant vous, ra vous rhabiller <rire> C'était arrivé de voir quelqu'un peut-être à nu. Ou... Non, mais moi j'ai montré mon cul. Donc, Laurence ouais, t'as déjà vu quelqu'un aussi euh, par la fenêtre ben, ça... Moi non, mais moi c'est vrai que j'ai tendance à oublier de fermer euh, les rideaux de ma fenêtre, donc forcément. Euh... Ah, c'est moins cool ça. Ouais. Ouais. <rire> Pour la suite, ça sera le fun game. On va parler de quoi, Kaufman Eh bien, on parlera de, du jeu en ligne World of Warcraft dont on parlait déjà il y a quelques jours. Les éditeurs, le développeur plutôt, veut prendre des sanctions contre les joueurs trop bavards. Très bien, ça se passe juste après Maten et DJ Snake sur Fun Radio. Fun radio. Salut c'est DJ Snacks sur Fun Radio. Tous vos tubes préférés Commence La sur Fun Radio. Le son Dunce Le Sundance Dancefloor continue avec Enrique Iglesias. Si si Est-ce que Kaufman ou Laurence réussir à rouler le R de Mais Enrique? Non mais j'allais te dire que tu le fais de mieux en mieux en fait. En plus on avance plus <rire> ouais, tu je, le, le fais progresse. mieux. Vous Kaufman de le faire Enrique Enrique, Enrique. -y, Laurence. Oh, Je ne sais pas rouler ma langue C'est impossible pour moi <rire> euh, 3043, il y a quelqu'un qui me dit Bonjour, y aura-t-il moyen de passer du MHD Non, mais par contre, MHD, il a un message pour toi Écoute bien Yo, yo, c'est MHD, David Laurence Kaufman C'est la Champions League peu, peu, peu, peu. Voilà, j'espère que t'as compris Allez, voilà, <rire> on a des cadeaux pour vous La Samsung Galaxy View, Kaufman Oui, c'est euh, le dernier jour pour la remporter C'est nos amis de Mediamarkt, Runeuf qui, ouais. qui vous offre ça C'est euh, quasi euh, la meilleure tablette euh, du marché hein. Ne Ah c'est la meilleure pas la face. Il s'agit de la tablette Samsung Galaxy View Elle fait plus de 18 pouces 18,4 pouces je l'ai mesurée pour être exact <rire> Elle est équipée d'un écran 16,9 full HD Autrement dit c'est le neck plus ultra des écrans hein. Je veux dire euh, c'est sympa pour regarder des séries Pour regarder des films Mais même aussi euh, niveau taille C'est parfait pour regarder euh, la télé en fait C'est une mini télé hein, pour moi Exactement et pour la gagner Aujourd'hui Parce que c'est aujourd'hui qu'elle va tomber. Ouais, il vous reste une heure pour jouer. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. <rire> c'est ça, vendredi. C'est avant 20h en plus. Oui, avant 20h. 1h20 pour jouer avec nous en envoyant Galaxy avec la bonne orthographe, s'il vous plaît. Parce que sinon, votre participation ne sera pas prise en compte par notre ordinateur. Galaxy, G-A-L-A-X-Y. Si vous aviez un petit doute, je vous le répète. G-A-L-A-X-Y. Vous envoyez le tout par SMS au 6322. C'est un euro par message. Oui, allez-y. Il reste une heure pour gagner la tablette qui coûte plus de 600 50 euros donc un SMS à 1 euro pour une tablette qui en vaut 650 ça ah vaut le coup allez-y vous reste une heure après on n'en a plus il n'y a plus de tablette donc allez-y pour la suite il y le fun game Kaufman on parlera de quoi eh ben, on parlera d'un jeu en ligne dont on a déjà parlé World of Warcraft euh, et la prochaine extension sort bientôt et les développeurs ont trouvé le moyen de vous faire taire si vous parlez trop ok ça se passe juste après Enrique Iglesias sur Fun Radio c'est que du fun jusqu'à 20h fun. prenez une bonne dose de fun ah. tout l'été dès le matin réveillez-vous avec Summer fun. Toute la journée, du son Dance Floor sans arrêt sur Fun Radio À 17h c'est que du fun Et dès 20h c'est parti fun La teuf, tout l'été, c'est Radio, le son Dance floor fun, fun, fun. Bonjour Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Oh oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Ah, bien, euh, donc, trois... Il y a un problème Oui, euh, euh, comment ça s'écrit <rire> Ben Tout simplement, comme ça se prononce Coca-Cola Coca Coca Coca It's the feeling Fun Radio Fun Radio But I could leave you Cause I found my own moment It is so deep I close my eyes And I just took off Saw the look on your face So I had to stay yeah, yeah, yeah, yeah, Stay But I don't need you And you should know that, baby It'd take a miracle for you To really try and change me Then I felt sorry for the look on your face So I had to stay yeah, yeah, yeah, yeah, Stay So I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 Cómo poderme ver mujer qué vas a hacer defíndete a ver si te quedas o te vas si no no me busques mal.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 Milo arrive sur Fun Radio. C'est que du fun jusqu'à 20h. On est là du lundi au vendredi 17h-20h. Maintenant place à Kaufman et Smart Toys pour le fun game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games avec Kaufman de Smart Toys. Et ça concerne WoW! Oui, on sait tous que c'est un jeu en ligne offrant un monde persistant dans lequel le joueur évolue. Qu'est-ce que c'est un monde persistant Eh ben, c'est un monde qui en fait ne s'éteint jamais et qui continue à exister même lorsque vous avez quitté votre partie. Autrement okay. dit, on peut y venir un peu n'importe quand. C'est un peu comme le monde ici, sauf que c'est virtuel forcément. Bien. Quand on s'y connecte, et eh bien on est obligé pour pour faire ses actions de parler, de parler, pardon, à d'autres joueurs ouais. pour accomplir des quêtes, pour trouver une guilde, c'est-à-dire une communauté de joueurs qui va vous accueillir. Okay. Sauf que Comme dans la vie, il y a des gens qui parlent trop pour ne rien dire. Ouais. Alors, on pouvait déjà les muter, donc les mettre en silence ah, okay. pour ne pas les écouter. Mais le studio de développement, à savoir Blizzard, a jugé que ce n'était pas suffisant. Et donc, à compter du lancement de la nouvelle extension de WoW, de World of Warcraft, eh bien, il y aura ce qu'on appelle en anglais les Silence Penalty. Autrement les les dit, Silence Penalty Oui. C'est une silence de tir au but Exactement. <rire> donc, si un des utilisateurs se plaignent de votre bavardage peut-être trop encombrant, trop, trop ennuyant, trop chiant, disons-le, ouais. eh bien, l'équipe de modération vous empêchera carrément d'accomplir des actions. Donc, on ne va plus simplement vous, vous ignorer, on va vous interdire de jouer. Et comme ça, ah, ça, ça, violent. Prend, bah oui, ça fera prendre conscience aux gens que... Si WoW est un jeu, il n'en demeure pas moins sérieux pour certains. Mais t'as pas peur que ça parte dans l'abus un petit peu Qu'il y en a qui modèrent tout le temps, tout le temps, tout le temps Non, parce qu'il y a une équipe de modération, il y a des joueurs qui sont en fait des modérateurs aussi et qui peuvent rapidement euh, se rendre sur place. Hein. Il faut savoir que euh, WoW, World of Warcraft, c'est des, des, des continents, c'est des pays à explorer, c'est assez incroyable, c'est assez, okay. assez grand. Donc, et puis généralement, on y joue avec des potes, donc ça m'étonnerait que tes potes te mutent et te signalent à, à l'équipe de modération. Enfin, J'espère je <rire> pas. pas. Je connais pas tes copains en même temps. C'est vrai. Pour la suite, il y aura quoi dans une heure Eh ben, on a assisté à une fuite du côté de chez Sony, puisque vous savez qu'il y a des nouvelles consoles qui vont arriver sur le marché. La Xbox One Scorpio, beaucoup plus puissante. Ça, c'est du côté de chez Microsoft. Ouais. Et la PlayStation 4 Neo. Ça, c'est du côté de chez Sony. C'est l'évolution de la PS4. On en savait rien du tout jusqu'à présent. Il y avait aucun détail qui avait fuité. Et là, badabim, boum boum. Ce matin, qu'est-ce qui s'est passé Ah c'est y quoi un, un site internet qui a mis la main sur des informations très confidentielles oh. nous dans ces que du fun on a lu les 42 pages du <rire> document on a traduit et on vous ramène l'essentiel oh, avant 20h <rire> je me suis pas emmerdé à le faire comme à traduire tout ça mm. elle s'appelle Playstation Neo oui. y c'est y aura... son nom de code, on sait pas encore si elle va s'appeler comme ça il y aura la Neo plus la VR en sortie il euh, y aura la Neo mais ça sera pour plus tard ça sera en 2017 tandis que la VR débarquera eh bien, en octobre donc dans quelques semaines ah, ils y vont chez Sony hein, dis Donc, hein. Ouais, ils travaillent. à fond, à fond, à fond, <rire> à fond les Ballons. allez pour la suite c'est les meilleurs moments de la pueur et là Milo sur Fun Radio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 On continue le son dance floor avec David Guetta. Together, hear hearts, together, David Guetta qui sort en Belgique le 21 octobre 2016 à l'Etias Arena d'Asselt, un concert Fun Radio, un événement. Fun Radio, toutes les infos sur funradio.be. Mais là, c'est le moment d'écouter les meilleurs moments de la Power Avec Audrey, il recevait Rizza. Là, c'est la deuxième partie et c'est maintenant. Écoutez... Ça s'est passé dans la Power avec Audrey sur Fun Radio. Toujours avec Ritza dans les studios les gars. Mais ouais, il n'y a que chez Fun Radio qui vient Ritza. Ritza, c'est notre artiste à nous. Ah, c'est ça. Ah bon Ouais, on passe tous tes sons ici sur Fun Radio, par non, exemple celui-là. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. De toute façon, si vous écoutez Fun Radio, vous les connaissez par cœur. Hein. On les passe en boucle. Merci déjà, vraiment. Et alors, le tout nouveau aussi, je m'en oh, fous. Je m'en fous. Ça donne envie de c'est des genres sur une plage, un petit cocktail à la main. Et le gars, il vient, tu fais « je m'en Je pense à tes collègues ouais. Carrément Bon, alors, Ritsa, je t'avais promis de souffrir un tout petit peu euh, okay. C'est la surprise du chef Alors, Fab, je te le présente, il est à est côté moi. de toi Tu vois, il est un peu relou, hein il a un bonnet encore sur la tête Alors qu'on est à l'intérieur, enfin bref, le mec <rire> est pas tout juste Et il s'est cassé la tête un peu pour te faire un, un « jeu, Comme il appelle ça bref, alors, tu vas voir Pour ma défense, je t'ai <rire> précisé que c'est la blonde qui m'a obligée ah, ah, Mais eh, bon, toi, non, je, je, je t'ai préparé un petit questionnaire Tu vas voir, c'est Rien de bien méchant. De je me suis basé sur ta chanson je m'en fous. Okay. Donc du coup je vais te poser des questions et tu peux répondre par je m'en fous ou je m'en fous pas. Ok c'est hey, simple. T'as vu ça comment il a réfléchi Je voulais faire des questions et que tu me réponds par là c'est Dieu ou là c'est pas Dieu mais ça donnait rien. Ah, pas <rire> <rire> Allez vas-y c'est Première pratique. question. La France se fait éliminer au premier tour de l'Euro 2016. Je m'en fous pas. Tu t'en fous pas Ouais t'as Ah oui oui oui. Ça risque d'arriver Bah non, je pense pas, je pense pas. J'ai eu un questionnaire il y a pas longtemps, on m'a demandé qui serait la surprise et je pense que la Belgique ils peuvent surprendre ah cette année. Ah non, c'est pas c'est vrai, j'ai vraiment dit ça parce que je me dis eh, ça peut être le, la petite surprise. On a une bonne équipe nous les, ouais, les ouais, Belges. cette année, hein, y a, y a pour ce il y a ce qu'il Pour une fois. C'est pour ça que j'ai dit cette année, il y a ce qu'il faut. Ouais. Bon, ta voiture est au garage. Ouais. Tu dois rouler avec une voiture de remplacement. On te file une Twingo rose et verte. <rire> Je m'en fous. Ah c'est bien, fou? ça. Ah, ça, ouais. bien ça. Ça c'est ouais. cool. Ça veut dire que tu te prends pas la tête. Ah bah ça c'est sûr que non. Et hey. c'est pas compliqué justement de garder les pieds euh, sur terre quand tu vois on commence à avoir du succès comme ça. Maintenant ça y est, on peut dire tu t'es arrivé à un certain niveau de ouf. Non. C'est pas on, difficile. On sait d'où on vient donc ça peut pas arriver. Ouais. j'ai bien. un Bon. Ça. Bon. <rire> Vas-y. Ben tu tombes sur une fille super canon. T'as envie de m'embrasser mais tu vois qu'elle vient de manger de l'ail. <rire> ouais, je m'en fous. Pas. <rire> ça le pire. Bon. Oh, ouais. bah, du coup les filles vous savez quoi faire si vous voulez essayer de choper Ritsa ce soir ne mangez surtout pas de plat à base d'ail ouais. d'ailleurs il y a un auditeur qui veut absolument savoir euh, à quelle heure tu seras ce soir du côté du set et eh ben, il sera ce soir en showcase comme si une discothèque bah, vous pointez vers 23h voilà 23h ça doit être bon hein. vous 23h30, y allez et puis euh, c'est la surprise du chef hein. à quelle heure tu te douches aussi Ça ah, doit savoir <rire> vers minuit 10 d'accord voilà, ça c'est précis voilà. t'as encore une autre petite ah, question La dernière. imagine ton prochain clip tu vas le tourner toutes les danseuses ont chopé la gastro, il reste de libre que Mimi et Loana. Je m'en fous pas <rire> <rire> <rire> hey oh, Tu rigoles ou quoi hey, Mimimati, elle a un de ses boules Elle y ah non, non, est adorable que... mais euh... ah ouais. voilà. <rire> <rire> Il faut que je fasse un scénario exprès oui. <rire> La Hour avec Audrey du lundi au vendredi 17h-20h sur Fun Radio. et seront de retour juste après les vacances pour la suite de l'émission. Il y aura un jeu du Blackjack pour vous inscrire, c'est très simple. Vous envoyez le jeu au 3044. On a des jeux vidéo à vous faire gagner. Il y a, il y a aussi le pourquoi du comment et la question du jour, Laurence. Alors, en fait, je me suis demandé pourquoi on voyait des étoiles quand on se cognait la tête. Ah, ok, mais on voit pas vraiment des étoiles. Si, moi j'en ai déjà vu. Ouais. Ah ouais Le Kaufman, t'as déjà vu des étoiles Dans les bandes dessinées, moi. <rire> Seulement. Il y aura aussi le Fun Game. On parlera de quoi, Kaufman ah on parlera de la fuite de chez Sunny qui nous a permis aujourd'hui Prendre dans un document de 42 pages beaucoup plus de détails sur la nouvelle PlayStation 4 ou en tout cas. Son évolution, son adaptation Et on vous dit tout avant 20h Il y a aussi la Samsung Galaxy View C'est le dernier jour pour la gagner, c'est très simple Vous envoyez Galaxy au 6322, Kaufman Oui, G-A-L-A-X-Y 6322, il vous reste là à peine 60 minutes Pour la gagner, c'est la tablette la plus classe Du marché, un écran 16 neuvième Full HD, elle fait 18,4 pouces Galaxy G-A-L-A-X-Y C'est au 6322 1 euro par message, et c'est nos amis de Mediamarkt Runeuve qui nous font l'amitié de vous offrir Ça ce soir. Ouais, elle coûte 650 50 euros, vraiment faut jouer, un SMS ça coûte rien, ça coûte un euro quoi, pour une tablette qui vaut 650 euros, Laurence on peut jouer ou... Non vous pouvez pas jouer alors c'est <rire> pas possible, allez-y au 6322, Galaxy au 6322 je prends un gagnant d'ici moins d'une heure, vraiment moins d'une heure c'est la dernière qu'on a, Galaxy au 6322 là il est 19h, à 19h c'est l'heure des infos Fun Radio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 Salut hey David, c'est à tous suite au carnage d'hier soir à Nice. Notre Premier ministre Charles Michel a convoqué un conseil de sécurité ce matin. Mais le niveau de menace a été maintenu à 3 pour la bonne et simple raison que dans l'état actuel des choses, bah, il n'y a rien qui indique qu'un attentat soit imminent en Belgique. On n'a en tout cas pas d'infos concrètes et précises à ce sujet n'empêche que les festivités du 21 juillet donneront lieu à des mesures particulières ce qui semble effectivement être la moindre des choses la sécurité sera renforcée et les mesures seront adaptées histoire de prendre en compte tous les modus operandi possibles et notamment donc celui du camion bélier mais pas question donc d'annuler les festivités hein, la dernière chose à faire, a déclaré à ce propos le ministre de l'Intérieur Yann Yambon est de changer notre mode de vie en fonction des terroristes, je rappelle qu'à 10 nice, ce sont 84 personnes qui ont trouvé la mort lorsqu'un homme avança dans la foule sur une distance de 2 km il est ensuite descendu de son véhicule et a tiré sur les gens avant d'être lui-même abattu 84 morts donc et de très nombreux blessés dont une cinquantaine seraient dans un état gravissime et parmi les victimes une dizaine d'enfants ils sont également une cinquantaine à l'hôpital pédiatrique de Nice et deux d'entre eux ils sont d'ailleurs décédés ce matin, d'autres sont encore entre la vie et la mort à l'heure actuelle il n'y a pas de victime belge confirmée mais on ne connaît toujours pas l'identité de toutes les victimes. Et à Nice, dans cette période de l'année, ce ne sont évidemment pas les touristes étrangers qui manquent. L'auteur des faits s'appelle Mohamed Lahouayech Boulel. Il s'agit d'un franco-tunisien de 31 ans, chauffeur-livreur de son état, qui n'était pas connu pour être radicalisé, mais seulement pour être une petite frappe. Il avait d'ailleurs été interpellé il y a moins d'un mois à Nice pour des faits de violence. Et puis une question que certains se posent est de savoir comment cet individu a pu arriver en camion jusqu'à la promenade des Anglais bien le plus facilement du monde. Il s'est pointé devant les barrages et sur le trottoir pour éviter les barrières de sécurité. Trois jours de national ont été décrétés par le premier ministre Manuel Valls entre demain et lundi. Nous faisons face à une guerre que le terrorisme nous livre, affirmé ce dernier. Le but des terroristes c'est d'installer la peur. La France est un grand pays et une grande démocratie qui ne se laissera pas déstabiliser. Fin de citation. Et puis je ne sais pas si c'est parce que la tragédie d'hier soir s'est déroulée sur la promenade des Anglais, toujours est-il que le nouveau maire de Londres, Zadik Khan a annoncé aujourd'hui qu'il allait passer en revue les mesures de sécurité de la capitale britannique. Je veux rassurer les londoniens, a-t-il déclaré lors d'une visite à l'aéroport de Gatwick. Le directeur de la police et moi-même ferons tout notre possible pour assurer la sécurité des gens. Fin de citation.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 La météo pour ce week-end, un temps relativement agréable avec une alternance de passage nuageux et d'éclaircie. Mais il fera assez que c'est une certitude. On aura quand même très régulièrement l'occasion de voir le soleil. Les températures devraient encore un petit peu augmenter. Ils devraient faire encore meilleur à partir de lundi. Voilà, tous un excellent week-end. Je vous retrouve lundi à midi. Je vous laisse en compagnie de David Des du de David Guettaf. Salut oui, Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure.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 Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. continue avec Ritza, je m'en fous. Je m'en fous. Avant le pourquoi du comment, place au jeu du blackjack avec David. Salut David Salut Salut Salut David <rire> Je m'en doutais, on est trois David dans l'émission, ça va pas le faire. <rire> tu viens d'où David Dis-moi. Euh, de Forêt. Forêt, très bien. Il y a le soleil en ce moment sur Forêt, non oui, Mais mmh. qu'il est con, on est aussi à Forêt. <rire> <rire> vrai. il y a du soleil chez toi. Tu, tu sors un petit peu ou pas Euh pas vraiment. Ah attends, Je suis plutôt chez moi je okay. regarde des séries. Ah t'es en vacances là non T'as 15 ans Oui oui. Ouais t'es en vacances Toi okay. tu dois ouais, jouer aux jeux vidéo toi. Euh, pas vraiment en fait. D'accord Même pas Mais que si, série Si je t'emmerde, tu le dis hein, <rire> le, bien aussi, le mec euh... est borné lui. Mmh. Allez pour, il a dit en plus mmh. <rire> Pour le jeu du blackjack David Le principe serait très simple Je dévoile des cartes une par une Pour dévoiler une carte t'as qu'à me dire encore Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21 Tu gagnes un pack fun Mais si tu as 21 piles Tu gagnes un jeu vidéo T'es prêt David Oui Allez au taquet C'est parti Première carte C'est un 2 On continue Oui Très bien Deuxième carte Un 8, ça fait 10 C'est bien ça C'est bien parti je pense On continue Oui Ok C'est un ni oui ni non avec lui <rire> Troisième carte mmh. Un 4 Ça fait 14 14 ouais Ça se rapproche Attention On continue David Encore oui. Oui encore David <rire> Quatrième <rire> carte C'est un 4 Et ça fait 8, 18 18 ça. 18 Pour l'instant t'as un pack fun Est-ce que tu vas tenter Le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ouais. Il te faut un 3. Mais ça va durer un, un peu plus longtemps. Je sais que t'as ta série à regarder, <rire> mais il va falloir rester. Hein. Je sais que je vais merder. Alors, est-ce que tu vas tenter euh... Mais vas-y, fais est ce que plaisir. tu tentes. Euh... Attention. T'as ouais, 18. C'est bon, je crois. Je ça. Crois tu vas tenter non, oui. mais non, non, non, non, je reste. Ah, tu as ah, à 18, que... toi, je crois. <rire> ok, t'es sûr de toi Ouais, ouais, ouais. Allez, je confirme ton choix, c'est confirmé. Tu gagnes un pack fun, bravo à Bien David. Joué. Ouais. Mais on va dévoiler quand même ouais. la carte. Hein. Et la carte est éteinte 9. Ah, bah, pas de regret. Pas de regret David. <rire> Bien joué, David. On prend hein. tes coordonnées en antenne ça va? Ok ok Allez bisous bisous je parle De rien Ciao. Bonne soirée Bisous bisous pour la suite Le pourquoi du comment Et la question du jour Laurence bah, Je me suis demandé en fait Pourquoi on va être des étoiles Quand on se cognait la tête La réponse est juste après Ritza je m'en fous C'est pas pour toi Laurence Je m'en fous pas ah, à bah, ce bah, titre. Merci <rire> C'est que Diffen Jusqu'à 20h Je me lance Je m'en fiche De ce que les gens pensent Ces regards qu'on me lance Désormais je m'en fous et...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 Dlaczego tu m'dourne autour Laisse-moi faire mes affaires te laisse faire des efforts Tout, tout faut te en l'air Ouais, au fond Je m'en fous, rien à faire tu as raison, oui j'ai tort Moi je préfère me taire Ouais, au fond Je m'en fous C'est Dimitri Vega, c'est Like Mag sur Fun Radio. Il y aura aussi le pourquoi du comment, mais là c'est le point pour la Samsung Galaxy View. Gros point Samsung Galaxy View, il reste une demi-heure pour jouer. Kaufman, comment faut-il faire eh ben, Il faut nous envoyer un SMS, hein. il faut envoyer euh, Galaxy G-A-L-A-X-Y par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Ouais. Et qu'est-ce qui y a gagné Moi je vous l'explique. La Samsung Galaxy View, Ouais. la tablette qui fait 18,4 pouces, qui est équipée d'un écran 16 9ème Full HD. Vous savez absolument tout faire, tout installer dessus. C'est une tablette évidemment Android donc c'est à peu près comme le téléphone hein. vous pouvez installer les mêmes applications dessus ça va du Pokémon Go dont on parlait tout à l'heure oui. jusqu'à Netflix si vous avez envie de regarder vos Netflix, séries Netflix aussi euh... c'est possible bah oui, Femme, tout, est, ça. P... Femme, tout ouais. est possible donc euh, en plus la taille vous permet réellement de regarder euh, votre tablette en famille c'est un très joli cadeau qu'on vous offre ce soir il y a une valeur quand même de 650 euros à peu près Ouh, 650 fait, pour participer vous envoyez Galaxy G -A -L -A -X Y par SMS au 6322 c'est un euro par message c'était notre dernier point de tablette on remercie MediaMark 9 Et n'oubliez pas, jouez, vous avez encore 30 minutes. Oui, il reste plus que 30 minutes pour gagner la tablette Samsung Galaxy View aux 650 euros, 63,22. Envoyez voyait Galaxy aux 63,22, c'est un euro le message. On revient avec le fun game et le pourquoi du comment juste après. Dimitri Vegas et Like Max sur Fun Radio. Été, tous les DJs sont sur Fun Radio. Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maïva Carter, Miko et Adrien Thomas Mix tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Non -stop. Welcome in the biggest club. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Radio. Et vous, vous faites quoi ce week-end Nous on est en vacances alors on fait la fête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 Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle fieuse. Juste. Et ça? Ah, mais ça, c'est une grillade qui cherche sa bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillade Oui! Grillon! grillon. Oui! <rire> la bernesse qui donne du goût aux grillades. la voilà! De Vossel Mains. À table! Femme Radio.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 Wait. sur Fun Radio. Nouveauté, New Music, découverte Fun Radio. T'es une découverte Fun Radio, Jennifer Lopez sur Fun Radio. Floor. Avant le fight game de Kaufman, c'est la euh, pourquoi du comment et la question du jour Laurence. Alors pourquoi on voit des étoiles quand on se cogne la tête Eh bien la réponse. Et bien, la réponse est qu'en fait, lors d'un choc, ouais. les photorécepteurs qui sont dans la rétine, donc dans l'œil, Ce sont okay. les neurones en fait, euh, sensibles à la lumière ouais. Ils reçoivent un message okay. et ils ont l'impression que c'est un message luminaire justement. Ils ont l'impression de recevoir de la lumière Et donc ce message est envoyé au cerveau Et le cerveau le transforme comme un message d'ordre visuel Et donc du coup c'est le cerveau tout seul qui va créer ces petites étoiles Ah ok, très bien ça, je ne savais pas du tout ouais. Merci pour l'info <rire> Lundi, Goffman dans le fun game On évoquera On évoquera les fuites de chez Sony On en a appris plus pour sur la Playstation 4 Neo. On est les premiers sur le coup et on vous parle de jeux vidéo avant 20 ans C'est que du fun ouais, C'est juste après Moom sur Fun Radio Make love Gave you something gold So you wrap it all up and Something Pour la suite du son d'Esplore, c'est avec Naskid et le titre Run. Bam, bam, bam. Amateur de jeux vidéo, c'est votre moment, c'est le fun game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games, avec Kaufman de Smart Toys. Et Sony va faire quelque chose de grand, de fort. Bah oui, en fait, on n'est pas censé le savoir, mais comme je vous le tease depuis bah, quelques minutes maintenant... Le site internet Scribd a mis la main sur des documents confidentiels sur 42 pages en anglais, dévoilant les plans de Sony en ce qui concerne L'évolution de la PlayStation ouais. 4, à savoir nom de code, la PlayStation 4, NEO. Il n'y aura pas de PS5 pour le moment. C'est PS4, moment, évolution. Quoi. Exactement, autant euh, la Xbox One deviendra Scorpio, okay. autant la PlayStation 4 deviendra NEO, c'est prévu pour le mois de mars. Alors j'ai vraiment lu ces 42 pages, ne serait-ce que pour savoir ce qui allait, euh, ce qui allait se passer. C'est intéressant C'est très intéressant, sauf qu'il y a évidemment peut-être un peu d'intoxication et de rumeur là-dedans. Moi j'ai sélectionné trois faits dont je suis sûr qu'ils se retrouveront. Dans la okay. Playstation 4 ah, très bien. Alors les, les jeux Playstation 4 Sortant à partir d'octobre 2016 Donc tous les jeux que vous trouverez dans le, sur le marché Donc c'est dans quelques semaines ouais, là, bien sûr, ouais. Devront être compatibles à la fois Sur PlayStation 4 normal ouais. Mais également sur Neo Ah c'est parfait Donc, ça Donc Sony anticipe En se disant Bah ça le sort en mars Et pour que Enfin pour que les, les joueurs Le consommateur Qui achète cette nouvelle console La PS4 Neo aient du choix Et eh ben ils imposent aux développeurs Qu'à partir d'octobre Et eh tous les jeux Devront être à la fois compatibles Sur PlayStation 4 normal Et sur la PlayStation 4 Neo Donc FIFA sera compatible Pour, euh, pour la Exactement Ok Deuxième fait important Les jeux devront supporter La 4K Et offriront un meilleur euh, framerate Autrement dit Une meilleure frame fluidité, plus stable et des graphismes améliorés avec des fonctionnalités supplémentaires. On n'est donc pas juste dans la bricole, la PlayStation 4 Neo fonctionnera vraiment avec de la 4K, mais pas seulement, je vous le disais, des fonctionnalités supplémentaires comme Ils ne sont pas encore totalement identifiables. Ah, parce que, euh, voilà, c'est très euh, confus dans le langage du, du, de, de chez Sony. Surtout que c'est euh, à la base en japonais, donc faut traduire japonais, anglais et français. C'est vrai. Cependant, on peut, vraiment, euh, on peut vraiment se dire que ça ne sera pas juste graphique ça aura des, un impact de, dans le jeu. Ok, et la manette changera ou pas Euh, la manette changera pas non. D'accord, c'est pas sur la manette. La console. Ok, c'est vraiment axé sur la. Console. Et euh, chose assez sympa, la machine détectera automatiquement la résolution de votre écran, donc euh, si vous êtes full HD, 4K, et adaptera automatiquement la résolution des jeux. Ok, c'est bien donc, ça. Donc pas besoin de réglage. Si vous avez par exemple deux télé que vous avez l'habitude de, de déplacer votre PlayStation 4 Neo, et eh bien si vous avez une télé 4K, vous jouerez en 4K. Si ça c'est de l'HD, ça sera de l'HD. Et donc voilà, déjà ouais. trois choses qu'on peut dire sur le saint graal, la nouvelle PlayStation. <rire> Est-ce qu'on a le prix? Ou en tout cas euh, des euh, estimations du prix Non, il est marqué nul par le prix et ça reste euh, bah forcément très mystérieux bien que euh, Fissony et Malin ils vont pas la faire beaucoup beaucoup plus cher. Ouais 300 400 euros quoi. Voilà. Ok, ça sera chez SmartToys dès le mois de mars Bah On peut déjà la précommander maintenant quasi. C'est vrai Ouais, vous allez en magasin dans un des 19 magasins ou sur smarttoys.be, c'est pour nous, c'est cadeau, c'est que du fun. <rire> <rire> merci GoFun, merci Smart Toys Pour la suite, on prendra le gagnant de la Samsung Galaxy View, donc allez-y, envoyez Galaxy au 63-22, c'est après Naskib avec le titre Run sur Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h. Don't be so shy, c'est le son qui arrive sur Fun Radio. Il reste 5 minutes pour gagner la Samsung Galaxy View. 5 minutes, la Samsung la plus grande du marché. 18,4 pouces si je me trompe pas, Kaufman. Ouais, c'est ça. Elle fait 18,4 pouces, mais c'est pas son seul atout. Hein. Un écran 16 e Full HD, on ne cessera de le répéter. Et pour cause, c'est un des meilleurs écrans du marché. Vous pourrez tout faire avec. Elle a la taille d'une télé. Vous envoyez maintenant. Vous n'avez plus que 5 minutes pour se faire. Galaxy, G-A-L-A-X-Y, G-A-L-A-X-Y. Pourquoi on insiste sur l'orthographe On va vous l'expliquer simplement. Il y a plein de messages. Alors, je reçois plein de messages. qui, qui, qui est mal, C'est mal fait, en fait. C'est mal orthographié. Je peux pas aïe le compter. Notre machine est programmée pour ouais. ne recevoir que les messages qui sont bien orthographiés. Autrement dit, si vous vous trompez... Et eh ben malheureusement on, on pourra pas, pas prendre en compte ouais. votre participation. C'est pour ça qu'on vous répète sans cesse l'orthographe G A L A X Y. Vous envoyez un SMS, vous indiquez 6322, c'est notre numéro de jeu. Hein, on va ouais. dire ça comme ça. C'est un euro par message envoyé. Vous n'abusez pas, hein, parce qu'il faut jouer raisonnablement. Mais là quand même pour euh, commencer le week-end, plus de 650 euros la tablette, ça vaut le coup. Hein. Ouais, pour commencer le week-end, c'est dire qu'on a gagné une tablette. Moi j'aimerais bien. C'est Un très bon cadeau d'été la tablette. On peut la porter, elle a une poignée, 650 euros, l'écran 18, plus de 18 pouces, c'est vraiment une... Magnifique tablette, allez-y Galaxy au 6322. Il reste moins de 5 minutes. Je prends un gagnant juste après Emani. Il reste moins de 5 minutes. Je vous laisse le temps de Imani. Et après, je prends le gagnant. Donc allez-y, Galaxy au 6322. C'est parti Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Mikosé et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en oh. non-stop. Welcome in the biggest club. Partie feu, partie L'émission club de référence en Belgique, c'est sur fun Radio. fun Radio. Le son dance floor fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. yeah Ooh, I don't need a handle even when the night is cold I got that fire in my soul uh.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 I'm Entre 17h et 20h, profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are my, just lay down my side do you feel my heat on oh, your skin take off your clothes No. I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 du fun jusqu'à 20h, c'est le moment de découvrir le gagnant de la Samsung Galaxy View, ah. la plus grande tablette du marché 18,4 pouces, je vous appelle en direct c'est fini, n'essayez plus d'envoyer Galaxy au 6322, je vous appelle maintenant on l'a fait gagner y maintenant Ouais c'est maintenant ah. vous êtes prêt Kaufman Laurence enfin. ah, Moi, moi je, je vais raccrocher parce que je te rends <rire> <en> une question <communication. rire> si ça s'en occupé ça va pas le faire <rire> C'est vrai. allez c'est parti, je compose le numéro, on va voir Tu veux mon avis on va faire une heureuse ou un heureux ce soir je pense aussi Répondez surtout, hein, si je vous appelle. Ouais surtout si c'est numéro masqué en vrai. Ouais. Oui, oui. pas que c'est une blague, c'est nous. Attention. Et là j'aimerais bien voir la tête de la personne. Ça c'est une première fois. Mais c'est moi Deuxième fois. Bah elle se demande, bon est-ce que je décroche <rire> Parce que j'ai déjà une tablette à la maison. Allô Allô Oui, c'est quoi ton prénom Mélanie. Mélanie Tu sais ce qui se passe oui. Mélanie Ouais, j'ai gagné une tablette. Ah, ah. Ça dépend. T'as envoyé quoi euh, au 6322 L'envoyé euh, Galaxy Ah Attends, t'es sûr de toi Bah c'est un voyage oh, ouais, dans l'espace qu'on va t'offrir. <rire> ouais. T'es sûr que t'as envoyé Galaxy euh, Ouais Ah oh, Ah bon Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour Bravo, bravo, bravo, bravo bien à toi. Bien. Tu repars avec la tablette Samsung Galaxy View 18,4 pouces, écran magnifique, écran 16 e écran HD, le tout est offert par Megamarkt Runeuve. Et merci, ah, bon, merci d'avoir participé. T'as joué, joué combien de fois T'as joué combien de fois J'ai joué hier et aujourd'hui. Ah. Y comme quoi, comme comme quoi. quoi. Ouais. Bon, tu vas passer pas. un bon week-end, je pense. Bah ouais, nickel, merci. Et merci d'écouter, <rire> c'est que du fun. T'en penses quoi tu, tu passes du bon temps avec nous euh, chaque jour Oui, super. Ouais, J'écoute ça toute la journée. En même temps, si tu dis non, on t'envoie pas la tablette. <rire> <hein. rire> je de répondre à oui. Bon, bah bonne soirée à toi. hein Merci super. Ça Bonne soirée, c'est bisous, oui. bisous, Bisous, à bisous. Pour la, pour la suite, ça sera Party Fun qui prend le relais à 20h avec Oli. Il y a également Mo et les meilleurs moments de la pure. Nous on se retrouve lundi 17h entre 17h et 20h. C'est que du fun. Bon week-end, Laurence. Bon week-end. Bon week-end, David. Oui. <rire> ciao, ciao, ciao, tout le monde. Rendez-vous lundi 17h. Bisous, bye-bye. Just stay at least until the sun goes down When you're gone, I lose faith I lose everything I have found Heartstrings, violence That's what I hear when you're by my side Yeah, That's what I hear when you're by my side so oh, don't let this be our final song Oh, oh, oh so hear me out before the night is so over I want you to know that we gotta, gotta carry on So don't let this be our final song Baby, when we were young, there was nothing to make believe And the songs that we sang C'est dans la Hour avec Audrey sur Fun Radio. C'est ça qu'il passe la soirée avec nous sur Fun Radio. Ça nous fait bien, oui, bien. plaisir que tu sois là avec nous. tu es venu pour nous présenter ton album, là, euh, tranquille. Ouais, exactement. <rire> eh, pourquoi à tu l'as la appelé comme ça bah Parce qu'en y en fait, il y a beaucoup de sonorités différentes et je cherche un... Un titre qui correspondait à tout, mais vu qu'il y a tellement différent, je me suis dit je vais prendre un titre qui correspond à moi-même en fait. Ah bah ça c'est très bien. Et maintenant tu fais un peu genre le lover, non euh, tu le vois, lover. Dans... Ouais, un peu, je sais pas, j'ai l'impression, non Non, on est calme, on est calme. Ouais, c'est ça <rire> Non mais c'est bien, ça fait du bien, c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'il y a euh, Excuse-moi, j'ai une question. <rire> non mais il faut que je vous explique, mais Sandro ouais, il lève y la main toutes les deux <rire> secondes, mais il ouais, va. Si, moi je crois qu'il dansait. <rire> ah. <rire> non, j'avais une question. En regardant l'album, euh, t'as quelques featuring, mais est-ce que t'as envie de faire un featuring avec un artiste euh, en. Ouais, avec qui par exemple J'ai pas d'envie particulière Après j'ai quelques noms en tête que je préfère garder pour le prochain album La première lettre Je suis déjà dessus, c'est un E Mais c'est pas français, c'est même pas C'est même pas, même pas sur Terre -y, ah Ça tourne pas mal en ce moment mais je vais, e. Ça peut être une, surpri une eh, surprise Tu sais, eh, euh, Loup, genre On est méga bon à motus hein. On peut te ouais. trouver le truc mais en 2-2 deux -deux, Enrico Mathias C'est en 2-2 <rire> En deux mots. En deux mots En deux mots. Attends, vas-y. Eh, dites-nous. Une euh... femme. Une femme. Après, euh... je suis en train de négocier. C'est pas encore. Fait, attends, eh, dites-nous en 3044 si vous avez une idée. Mais alors, attends, on a Kéké. Kéké au standard qui est un spécialiste. Alors, bah, Kéké. En deux mots, c'est une femme et les Goulding. Non. Oh ah Comment t'as voulu faire trop le malin bah, Mais c'est pas ça. Eh, si vous, Elle est pas idée... française, elle est pas américaine, c'est. Pays de l'Est, de l'Est. Ah Raffi. Bonbon. Ouais. Wow. Oh. Wow. Ouais. Et ce serait trop bon ça. On est en train de voir justement. Et justement, euh, si vous connaissez pas, on, on va vous passer un petit extrait parce qu'on l'a découvert sur Fun Radio aussi en premier il y a quelques jours avec bam bam, Jamel Bam Ban, bam bam. Alors Sandro, tu nous cales le son Vas-y, mais nous 15 minutes C'est la Rihanna d'Europe, au fait. Voilà, c'est elle. Ouais, un peu ça, ouais. Elle a la même voix que Rihanna, quoi. Un mélange de Rihanna et Sia, ouais. Mais moi, ça fait quoi, deux ans que je la suis Avant, elle faisait pas ce genre de son. Elle faisait des sons un petit peu différent Mais elle a toujours été très forte. Mais genre, c'était des sons comment avant Des trucs plus locaux C'est un peu reggae, un petit touche un peu reggae dancehall, un petit peu. Mais elle a toujours été grave forte. Bah, franchement, ça serait trop une tuerie. Ça pourrait être sympa, ouais. Ah ouais, carrément. Moi, je vote pour. Qui vote pour Moi, je vote, je vote. On a tous voté, c'est bon. C'est signé C'est approuvé Bon. Eh, Rita, on a Antonino qui est là, qui vient de l'Utres Et qui avait justement une petite question à te poser, tu veux bien Ouais, bien sûr Antonino, bonjour, bienvenue sur Fun Oui, bonjour Ça va Alors en fait, ça va et toi Bah ouais, nickel, lui il veut poser sa question C'est ah, c'est toi? si tu vas bien eh, Antonino, je te présente Ritza, ça le fait hein. Comment ça va Ça va et toi Ça va bien, merci euh, Vous, vous <rire> non, non, je... <rire> on scutoire, on Bon, petits, Antonino, c'est quoi la question que tu voulais poser à Ritza Vas-y, fais-toi plaisir. Bah en fait la question c'est euh, d'où est, est venue l'idée pour euh, la, la, la fête la fête d'ail Ah ouais Ah mais ça c'était une expression entre amis, et, euh, je me suis dit bon. J'avais un refrain en tête qui faisait aïe aïe vois sans parole et je me suis dit je vais prendre un truc simple, une expression que j'avais avec des potes. Non, mais attends, une expression d'accord, mais tu l'utilises en quel moment par exemple Quand tu dis la Avant on disait la Là c'est mort. Ouais, voilà, là c'est mort. Ah ok, d'accord. Tu viens ce soir Non, la cédille. Parce que normalement on doit dire là c'est dead si tu regardes le vrai anglais. La cédille ça veut dire là c'est mourir si tu suis. Ah d'accord. Et dead ça sonne pas donc on disait die. C'est un mix, c'est un Je me suis dit soit ça lance une expression, soit c'est un flop total. Et euh, bah, bah coup, en tout cas ça a bien cartonné tu nous as bien euh, comment on dit surpris surpris la ça rentre en tête quoi tu vois le truc et hey, Antonino merci beaucoup pour ta question je te fais je des gros bisous je pourrais passer un petit gigot. ouais vas-y C'est une dédicace à la R6 communauté française. D'accord. Bonjour. dédicace joueur. à mon meilleur pote de Novan, bientôt 12 ans d'amitié. Oh, ça c'est beau ça. Et c'est Et à mon équipe de foot. Ah, carrément, ouais, tu vas pas <rire> tous hésiter, mais si <rire> vous croit, hein. Antonio, je ouais, te non, fais non. un gros bisou. Bonne soirée. Merci. Bisous, Merci. bisous. Yeah. La Pia Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur FAD Radio. Bye bye. This is what you came for Inside my bones It was a crash All through my city And everybody's watching her hey! But she's looking at you